Que sont les chakras une Introduction aux chakras Les chakras sont des centres d'énergie dans le corps qui jouent un rôle important dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. enraciné dans la philosophie orientale ancienne, le concept des chakras a gagné en popularité ces dernières années pour leur potentiel à apporter équilibre et harmonie dans nos vies. Comprendre les subtilités du système des chakras et comment il affecte notre santé globale est essentiel pour quiconque cherche une approche plus holistique de son bien-être. Dans cet article nous explorerons les principes fondamentaux des chakras, leurs origines historiques, leur impact sur notre santé et diverses techniques pour équilibrer et aligner ces centres énergétiques. Que sont les chakras Chakras, hein Cela ressemble à un mot fantaisiste d'un pays mystique, n'est-ce pas Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Les chakras sont des centres d'énergie dans notre corps qui sont censés jouer un rôle vital dans notre bien-être général. Cela veut dire en termes simples qu'ils sont comme des roues d'énergie qui maintiennent notre moi physique, émotionnel et spirituel en équilibre. Les origines historiques et culturelles des chakras Faisons un voyage dans le temps dans l'Inde ancienne, où le concept de chakra est apparu pour la première fois. De par ses origines, le mot « chakra » est dérivé du sanskrit et signifie « roux ou disque ». Ainsi, tout au long de l'histoire, différentes cultures ont exploré et adopté l'idée des chakras. Que ce soit des traditions yogiques indiennes à la médecine chinoise et même aux pratiques de guérison énergétique modernes, les chakras ont traversé les continents et sont devenus un sujet de discussion populaire. 2. Comprendre le système énergétique Le concept d'énergie dans la philosophie orientale Dans la philosophie orientale, tout est composé d'énergie, y compris notre corps. Selon cette croyance, nous avons un système énergétique composé de divers canaux, appelés méridiens ou nadi et de centres énergétiques, les chakras. Imaginez ces centres d'énergie comme de petites centrales électriques qui assurent la circulation fluide de l'énergie dans tout notre corps, tout comme l'électricité qui circule dans les fils. La relation entre les chakras et le flux d'énergie Considérez les chakras comme des feux de circulation le long de l'autoroute de l'énergie. Chaque chakra a ses propres qualités uniques et régit des aspects spécifiques de notre moi physique, émotionnel et mental. Lorsque ces chakras tournent harmonieusement et que l'énergie circule librement, nous nous sentons équilibrés et dynamiques. Cependant, lorsque l'énergie est bloquée ou que les chakras sont déséquilibrés, nous pouvons ressentir un inconfort physique, des turbulences émotionnelles ou simplement une sensation générale de faiblesse. 3. Les 7 chakras principaux. Plongeons maintenant dans le vif du sujet des sept chakras principaux et de ce qu'ils représentent. Chakra Racine, Mooladhara Le chakra racine, situé à la base de votre colonne vertébrale, consiste à vous sentir enraciné et en sécurité. C'est comme la fondation solide d'un gratte-ciel, garantissant que vous êtes enraciné dans la réalité et connecté à la Terre. Chakra Sacré, Svadhisthana en remontant, nous avons le chakra sacré, qui réside dans le bas-ventre. Ce chakra est synonyme de créativité, de passion et de plaisir. C'est comme une palette de peinture colorée qui vous permet d'exprimer votre artiste intérieur. Chakra du plexus solaire, Manipura Situé dans la région de l'estomac, le chakra du plexus solaire régit votre estime de soi, votre confiance et votre pouvoir personnel. C'est comme votre propre guerrière intérieure, prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Chakra du cœur, Anatha A. Ah, le chakra du cœur, l'épicentre de l'amour et de la compassion. Situé au centre de votre poitrine, ce chakra consiste à entretenir des relations, à faire preuve de gentillesse et à embrasser à la fois l'amour de soi et l'amour des autres. Chakra de la gorge, Vichudha Le chakra de la gorge, situé au centre de cette dernière, traite de la communication, de l'expression de soi et du pouvoir de votre voix. C'est comme avoir votre propre microphone personnel qui vous permet de dire votre vérité et de vous exprimer de manière authentique. Chakra du troisième œil, Asniya. Situé entre vos sourcils, le chakra du troisième œil concerne l'intuition, la sagesse et la perspicacité. Imaginez-le comme un œil mystique qui vous aide à voir au-delà du monde physique et à puiser dans votre guidance intérieure. Chakra de la couronne, Sahasrara Enfin, nous atteignons le chakra de la couronne, situé au sommet de votre tête. Ce merveilleux chakra vous relie à l'énergie divine et universelle. C'est comme porter une couronne cosmique qui vous rappelle votre objectif supérieur et votre connexion spirituelle. 4. Comment les chakras affectent la santé physique et émotionnelle Les déséquilibres des chakras et leurs effets Lorsque les chakras sont détraqués, ils peuvent faire des ravages sur notre bien-être physique et émotionnel. Par exemple, un déséquilibre dans le chakra racine peut vous rendre anxieux ou déconnecté, tandis qu'un chakra de la gorge hyperactif peut vous faire bavarder sans arrêt sans filtre. Comprendre le lien entre les chakras et les problèmes de santé Il y a une raison pour laquelle nous disons « Écoutez votre corps. » L'énergie qui circule dans vos chakras a un impact direct sur votre santé. Les déséquilibres dans les chakras peuvent se manifester par des maux physiques, tels que des maux de tête ou d'estomac, ainsi que des défis émotionnels tels que des sautes d'humeur ou une faible estime de soi. En comprenant le lien entre les chakras et les problèmes de santé, nous pouvons prendre des mesures pour rétablir l'équilibre et l'harmonie. C'est comme donner à vos chakras une journée de spa pour se ressourcer et retrouver leur rythme. Alors voilà, une introduction au monde fascinant des chakras. Rappelez-vous, que vous soyez sceptique ou croyant, explorer et comprendre vos chakras peut être un voyage amusant et instructif. C'est comme découvrir une nouvelle dimension en soi qui ajoute une touche de magie à votre quotidien. 5. Chakras d'équilibrage et de guérison Identifiez et évaluer les déséquilibres des chakras. Imaginez ceci. Vos chakras sont comme des roues qui tournent, ce qui permet à votre énergie de circuler en douceur. Mais parfois, la vie se met en travers du chemin et ces roues peuvent devenir un peu bancales. Alors, comment savoir si vos chakras ont besoin d'une mise au point Eh bien, il s'agit de prêter attention à votre corps et à vos émotions. Vous vous sentez coincé, vidé ou trop émotif Ceux-ci pourraient être des signes de déséquilibre des chakras. En identifiant et en évaluant ces déséquilibres, vous pouvez cibler des domaines spécifiques pour la guérison. Techniques et outils pour l'équilibrage des chakras Maintenant que vous avez identifié les domaines qui nécessitent un peu d'attention, Il est temps d'apporter les gros canons, enfin, peut-être pas des armes à feu, mais certainement des techniques et des outils utiles. De l'ancienne pratique du Reiki au pouvoir des cristaux, il existe de nombreuses façons d'équilibrer vos chakras. Que vous préfériez la guérison énergétique, l'acupuncture ou même la thérapie par le son, il existe une méthode adaptée à vos vibrations. Le rôle de la méditation et des affirmations dans la guérison des chakras Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir les jambes croisées au sommet d'une montagne pour profiter des bienfaits de la guérison des chakras, bien que cela semble plutôt serein. La méditation est un moyen accessible et efficace d'aligner et de guérir vos chakras. En concentrant votre attention sur chaque centre énergétique et en les visualisant dans un état équilibré, vous pouvez ramener vos chakras en harmonie. Et n'oublions pas les affirmations, des déclarations positives qui peuvent aider à changer votre état d'esprit et favoriser la guérison des chakras. Alors, répétez après moi. Mes chakras sont alignés avec force. 6. Méditation chakra et pratique de yoga Introduction à la méditation chakra à faire passer votre guérison des chakras au niveau supérieur La méditation chakra est là pour vous aider. En combinant le pouvoir de la pleine conscience et de la visualisation, la méditation des chakras vous permet de plonger profondément dans chaque centre énergétique. Que vous soyez un méditant débutant ou chevronné, l'intégration de la méditation des chakras dans votre pratique peut améliorer votre cheminement spirituel et favoriser le bien-être général. Nous allons explorer plusieurs techniques de méditation sur les chakras dans les prochains articles. Pose de yoga spécifique pour l'activation des chakras Qui a dit que le yoga consistait en des étirements et des postures de guerrier En ce qui concerne l'activation des chakras, des poses de yoga spécifiques peuvent faire des merveilles. De la pose de la montagne ancrée pour le chakra racine à la pose du chameau qui ouvre le cœur pour le chakra du cœur. L'incorporation de ces asanas dans votre pratique peut aider à débloquer et à équilibrer vos chakras. Alors, déroulez votre tapis et préparez-vous à prendre la pause. Nous allons également étudier les principales postures de yoga dans un article spécialement consacré à ce sujet. Méditation guidée pour l'alignement des chakras Parfois, nous avons tous ces besoins d'un peu de conseils, surtout en ce qui concerne l'alignement des chakras. Les méditations guidées peuvent être l'outil parfait pour soutenir votre voyage. Avec des voix et une musique apaisante, ces méditations vous guident à travers chaque chakra, vous aidant à éliminer toute crasse énergétique et à trouver votre zen intérieur. Alors, fermez les yeux, respirez profondément et laissez la méditation guidée opérer sa magie. 7. explorer des thérapies alternatives pour l'alignement des chakras Cristal de guérison et chakras Si vous êtes fan de tout ce qui brille par son énergie, la guérison par les cristaux pourrait bien être la méthode ultime d'alignement des chakras que vous recherchez. On pense que les cristaux comme l'améthyste Le quartz rose et la citrine possèdent des propriétés énergétiques uniques qui peuvent aider à équilibrer et à aligner vos chakras. Que vous les portiez, que vous les placiez sur votre corps ou que vous les gardiez simplement à proximité, les cristaux peuvent amplifier votre parcours de guérison des chakras et ajouter une touche de magie scintillante à votre vie. Thérapie par le son et alignement des chakras Laissez couler les bonnes vibrations grâce à la puissance de la thérapie par le son. Que ce soit des tons apaisants des bols chantants tibétains ou battements rythmiques des tambours, le son a la capacité de résonner avec vos chakras et de favoriser l'harmonie énergétique. Alors, n'ayez pas peur de vous adonner à une thérapie sonique apaisante et laissez les fréquences de guérison éliminer tout déséquilibre. Vos chakras vous remercieront. Aromathérapie et équilibrage des chakras A. Ah, le doux parfum de l'alignement des chakras L'aromathérapie peut être un moyen agréable et efficace de promouvoir l'équilibre des chakras. Avec des huiles essentielles comme la lavande pour la relaxation ou la menthe poivrée pour la revigoration, vous pouvez créer un environnement respectueux des chakras qui soutient votre parcours de guérison. Alors, allumez ces bougies Diffuser ces huiles et laisser la magie aromatique vous transporter dans un état de bonheur chakra. 8. Intégrer la sensibilisation aux chakras dans la vie quotidienne. Conseils pratiques pour maintenir l'équilibre des chakras. L'alignement des chakras n'est pas seulement réservé à votre coussin de méditation, il peut faire partie de votre vie quotidienne. En incorporant des pratiques simples comme la respiration consciente, la journalisation ou même le port de couleurs spécifiques associés à chaque chakra, vous pouvez maintenir un sentiment d'équilibre tout au long de la journée. La clé est de trouver ce qui résonne en vous et de l'intégrer à votre routine quotidienne point il est plus que sûr que vos chakras apprécieront cette attention supplémentaire. Créez un environnement convivial pour les chakras. Votre environnement compte. Même pour vos chakras. La création d'un environnement favorable aux chakras peut soutenir votre parcours de guérison. De la mise en place d'un espace sacré pour la méditation à l'arrangement de cristaux ou d'œuvres d'art qui résonnent avec chaque centre d'énergie, vous pouvez créer une atmosphère nourrissante qui encourage l'alignement des chakras. Alors, allez-y et faites du Feng Shui votre chemin vers l'harmonie des chakras, vos centres d'énergie prospéreront dans un espace qui reflète leur essence vibrante. En conclusion, l'intégration de la conscience et des pratiques des chakras dans notre vie quotidienne peut conduire à une transformation et à une connexion plus profonde avec nous-mêmes. En comprenant le rôle des chakras dans notre santé physique et émotionnelle, nous pouvons travailler de manière proactive pour équilibrer et guérir ces centres énergétiques. Que ce soit par la méditation, le yoga, les thérapies alternatives ou simplement en créant un environnement respectueux des chakras, Nous avons le pouvoir de cultiver l'harmonie en nous-mêmes et d'améliorer notre bien-être général. Le fait d'embrasser la sagesse des chakras ouvre une voie vers la découverte de soi et une vie plus équilibrée et épanouissante. FAQ 1. Quels sont les chakras principaux Les chakras principaux sont sept centres énergétiques dans le corps, le chakra racine, Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne. Chaque chakra correspond à des aspects physiques, émotionnels et spirituels spécifiques de notre être. 2. Comment les chakras déséquilibrés affectent-ils notre santé Les chakras déséquilibrés peuvent se manifester de diverses manières, affectant notre santé physique et émotionnelle. Par exemple, un chakra hyperactif ou sous-actif peut entraîner des maux physiques, des sautes d'humeur ou un sentiment d'être coincé dans la vie. Comprendre et traiter ces déséquilibres grâce à des techniques de guérison des chakras peut favoriser le bien-être général. 3. Les chakras peuvent-ils être guéris et équilibrés Oui, les chakras peuvent être guéris et équilibrés. Il existe de nombreuses techniques disponibles pour restaurer l'harmonie du système des chakras, telles que la méditation, le yoga, la guérison énergétique et diverses thérapies alternatives. Une pratique et une prise de conscience constante peuvent aider à maintenir le flux d'énergie équilibré à travers les chakras. 4. Comment puis-je intégrer la conscience des chakras dans ma vieille quotidienne L'intégration de la conscience des chakras dans la vie quotidienne peut se faire de plusieurs façons. Cela peut impliquer de pratiquer la méditation sur les chakras, de s'engager dans des poses de yoga qui ciblent des chakras spécifiques, d'utiliser des cristaux ou des huiles essentielles pour équilibrer les chakras. Ou de créer un environnement favorable grâce à des pratiques de vie et de soins personnels conscientes. De petits changements et des actions intentionnelles peuvent avoir un impact significatif sur l'alignement des chakras et le bien-être général. Page 8, nous allons voir à quelle pierre ou cristaux correspondent nos chakras. Point page 8.